« Je vais acheter cette toile, » dit le client au peintre. « C'est une affaire, monsieur, j'y ai passé dix ans de ma vie. »« Dix ans Quel travail !»« Eh oui, deux jours pour la peindre et le reste pour réussir à la vendre. »